magané que je suis. On va commencer euh, en passage euh, d'introduction, on va aller lire Luc, Luc 19. Donc, euh, je vous invite à tourner à Luc 19, euh, particulièrement le verset 41 à 44. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. » La ville, c'est Jérusalem. On est à Jérusalem, présentement, dans le texte, dans Marc. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. »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 C'est un, un passage qui, des fois, le, le, le thème, c'est « Jésus pleure » sur Jérusalem. Pourquoi je commence avec ça? C'est parce qu'en en fait, ça sous-tend, malgré l'entrée triomphale, ça sous-tend l'état de Jérusalem et, et le, la situation dans laquelle Jésus va enseigner sur la foi à ses disciples. C'est important de saisir que c'est ça à Jérusalem. Malgré l'entrée triomphale, Le peuple qui reconnaît Jésus comme un roi, il va se faire exécuter. Ils vont eux-mêmes supporter ça. Évidemment, tout ça, dans le but de l'œuvre de Dieu qui est glorieuse, pour nous sauver, Jésus supporte tout ça. Mais en chemin, il apprend, il enseigne à ses disciples et ses enseignements bien, sont aussi applicables aujourd'hui. Et si on s'attarde à, à, à, à la foi, avez-vous pleinement foi en Dieu? Si, on, si, on, si vous sondez votre cœur, avez-vous plein, pleinement foi en Dieu? Une foi empreinte de profond respect dans, en, en tout ce que Dieu a accompli dans votre vie. exempte de tout doute. Aucun doute. Jésus, c'est ça qu'il va enseigner dans le texte de Marc. On va aller le voir d'ailleurs. Voilà. Ça marche. Oui, parfait. Donc, on est dans Marc. On est rendu, euh, comme je disais tout à l'heure, Marc 11. Euh, dans Marc 11, en fait, on est, on est, on est vers la fin. Euh, au début, quand, on a, euh, quand le livre a été présenté, quand on a commencé, il y avait comme huit blocs. On est au septième bloc. Là, vraiment la dernière semaine, la passion du Christ et la résurrection de, de, de Jésus. Donc, on est vraiment dans l'avant-dernier bloc, si on, si on peut dire, parce que le, la, le dernier bloc, c'est vraiment l'épilogue, la conclusion, si on veut. Et donc, allons à Marc 11, verset 12. Je vais vous l'afficher. Problème technique. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous lire dans la parole de Dieu, mais j'ai mes notes aussi à côté. Donc, Marc 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier, qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. S'en étant approché, approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple, et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc, euh, on va faire une petite pause, je vais continuer après, mais juste une petite pause, je vais vous faire remarquer certaines choses. Quand on lit ce passage-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus il est fâché. Il est fâché après le figuier, puis il est fâché après les vendeurs dans le temple. Mais si vous portez une attention particulière au texte, est-ce que vous voyez quelque chose qui parle de colère? On va évidemment analyser tout ça, mais juste d'entrée de jeu. Il n'y a rien dans le texte qui parle de colère. Ça ne dit pas « Jésus, fâché, dit au figuier euh, ». Il n'y a, a pas ça. Il n'y a pas cette notion-là. Il faut faire attention de ne pas prêter ça au texte. Le figuier est une image d'Israël, en fait. Jésus, il voit le figuier, il sait que ce n'est pas la saison. Il pas, il arrive au figuier et Ah, finalement, ce n'est pas la saison. » Il le sait d'avance. Il sait que ce n'est pas la saison. Donc, le, ce que ça dit dans le texte quand ça dit « Ce n'est pas la saison », ce n'est pas comme Jésus le découvre en arrivant au figuier. Il le sait. On est au printemps, on le sait, parce qu'on sait à quelle période de l'année on est. Euh, mais au printemps, là, quand on voit un arbre fruitier au printemps, Il y a des débuts, il y a des bourgeons de fruits. Il y a quelque chose, d'habitude, dans un arbre fruitier. Mais là, il ne trouve que des feuilles. Et le figuier est à l'image d'Israël, qui ne porte pas de fruits. Donc, Jésus, ici, ses disciples le voient. Quand il maudit le figuier, là, Il dit que jamais personne ne mange ton fruit. Il n'est pas fâché après le figuier. Mais c'est à l'image d'Israël, c'est qu'il affirme que l'arbre ne porte pas de fruit, alors qu'il le devrait. Tout ça dans le but d'enseigner à ses disciples, dans l'autre morceau du texte qu'on va lire. Mais ici, c'est un premier bloc qui, qui met la table, si on veut. Et quand on regarde l'autre portion au niveau du temple, le temple a été instauré à la directive de Dieu. On se rappelle dans le désert, le temple, tout, les, tout, tout le culte autour du temple, tous les processus, toutes les procédures, la manière de faire, la façon dont c'est fait, tout a été dicté par Dieu. Le temple existe grâce à Dieu. C'est un lieu sacré, c'est un lieu précieux, c'est un lieu quand on chantait tout à l'heure, c'est en silence que j'entends ta voix. Je le cite mal, le chant, mais Roger le sait mieux que moi. Euh, mais mais, mais c'est ça, le temple c'est un lieu consacré à Dieu, c'est un lieu pour retrouver Dieu. Jésus, il fait le ménage, il ramène ça à ce que c'est supposé d'être. Pas d'animaux, pas d'animaux pas vendus, achetés. Puis, ils n'ont même pas le droit de transporter. Tu sais, ils les empêchent de transporter des objets à travers le temple. À quoi bon s'encombrer? C'est pas ça. C'est on va là parce qu'on respecte Dieu, parce qu'on obéit à Dieu. C'est Dieu qui a instauré ça. Le, le sol où le temple est construit ne leur appartiendrait pas si Dieu les avait pas amenés là. L'ensemble de l'œuvre, c'est Dieu. Et puis là, ici, Jésus, pour le renseigner à la foule, cite Esaïe 56-7, qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais je voulais juste mettre ça en contexte, au même titre où dans le texte, ces premiers blocs-là mettent la table à ce que Jésus va enseigner. Je voulais prendre le temps qu'on le regarde ensemble. On va revenir dans le texte, par contre, on va, on va le finaliser. Parfait. Donc, on était rendu au verset 20. Donc, verset 19, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville, donc il ressort de la ville, et le matin, ils reviennent. Donc, dans le fond, Jésus, il, il sort, il, il vit entre Béthanie et Jérusalem. Là, il sort de Jérusalem, il revient à Jérusalem. Donc, le matin, en passant, on est au verset 20, les disciples virent le figuier. Donc, le lendemain matin, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça, c'est séché pas à peu près. <rire> il n'y a pas de doute. « Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. »» Là, c'est l'opportunité de l'enseignement. Jésus dit la, prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, Votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, Marc fait souvent ça, il va aller comme combiner des, des morceaux d'histoire de, avec, avec des enseignements. Il va comme combiner des, des, des, ou emboîter des textes, si on veut. C'est intéressant ici parce que les, les Le figuier, le temple, met la table à l'enseignement que Jésus donne à ses disciples ici. « Ayez foi en Dieu, ne doutez point, croyez que vous l'avez, pardonnez. » Le pardon il est important dans l'équation, on, on va regarder ça tout à l'heure. Mais tu sais, si on regarde l'histoire de la montagne, une montagne, c'est une hyperbole. Hein? Tu sais, c'est... « Qui prierait qu'une montagne se jette dans la mer? » C'est exagéré, mais attention, pas exagéré dans le sens d'impossible. Exagéré dans le sens d'une image tellement grosse que tout est possible à Dieu. Que tout est possible pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute entièrement tourné vers Dieu. Et c'est ça ici que Jésus enseigne. Mais des montagnes comme ça, là, des impossibilités... Là, Les choses qu'on se dit, « Bien voyons, ça n'arrivera jamais. » On en a tous dans nos vies. Je ne veux pas mettre sur le spot, euh, mon frère Landry, mais Landry, le processus d'immigration, c'est une montagne spirituelle dans ta vie? Hein? On en a tous comme ça. Des, des, des choses qu'on se dit, « J'arriverai jamais au bout. » Bien c'est ça ici, Jésus leur enseigne que tout est possible à Dieu. C'est important, cet enseignement-là, pour eux pour la suite. C'est important pour vous dans notre vie du quotidien. Donc, il y a deux illustrations ici. Ces illustrations-là, le figuier, j'ai pris des images à, à, à droite, c'est une peinture d'un d'un peintre flamand du 17e siècle, pour être précis, qui s'appelle Jacob Jordens, qui représente euh, Jésus qui, euh, qui chasse les vendeurs du temple et le, le figuier aussi à, à gauche. Donc, ce matin, on va voir que ces deux illustrations-là, euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça accompagne directement l'enseignement de Jésus dans la foi... Et le pardon, l'importance du pardon et la foi totale, entière, sans doute. Le figuier desséché qui est à l'image de Jérusalem, du peuple d'Israël qui ne porte pas de fruits, puis les vendeurs du temple qui manquent carrément de respect à Dieu. Les sacrificateurs, les scribes qui connaissent tout ce que Dieu a fait et l'étudient, qui encouragent en plus ce comportement-là, ou du moins qu'il le supporte. Le texte ne dit pas s'il encourage activement ou passivement, mais dans tous les cas, ils font rien avec ça. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin, et puis on va commencer par la première illustration, le figuier. Donc, si on se resitue, donc, le, le figuier, euh, Jésus, enfin, s'approche, aperçoit de loin le figuier qui a des feuilles, Même si ce n'est pas la saison, le figuier devrait avoir quelque chose, trouve que des feuilles et le dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il y a un passage similaire ou équivalent dans Matthieu 21, qu'on va lire vite, vite, juste histoire de se donner un comparable. Matthieu 21, le verset 18. Donc, Matthieu 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. C'est intéressant parce que dans cette version-là, c'est à l'instant. Ouais. Ça va comme plus vite, ce, cette, cette version-là, ou cet angle-là, est, est, est comme plus, euh, plus rapide. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, Et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, cette version-là, dans Matthieu, si c'est intéressant, c'est plus condensé, mais il y a le lien direct entre la situation avec le, le figuier et la foi. Quand je faisais mes recherches, je, je suis tombé sur un autre, une autre utilisation ou un autre texte qui parle du figuier, puis je trouvais ça intéressant parce que ça fait le pont avec. Euh, avec la notion de repentance. Bien, je vous propose qu'on le regarde ensemble, parce que vraiment, euh, euh, le lien, c'est le figuier, mais en même temps, il y a quelque chose d'important à, à, à tirer de ça. Donc, on va aller dans Luc 13. Je vous l'ai mis euh, en avant. Luc 13, verset... On va commencer par 6, puis on va revenir en arrière. Donc, Luc 13, verset 6. Je vais vous laisser... Euh, Allez, prendre le texte. Alors, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il y vint pour y chercher un, euh, du fruit. Il n'en trouva point. C'est drôle, hein, comme même histoire. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Donc c'est un peu la même, la même parabole, le même symbole que ce que Jésus vit et donc enseigne à ses disciples. C'est toujours, toujours comme ça que Jésus enseigne, il va donner toutes les facettes par rapport à, à, à une image. Mais en fait, c'est intéressant parce que si on lit juste avant, dans Luc toujours, mais juste avant, bien, il y a quelque chose d'important. Pourquoi il, pourquoi il enseigne cette parabole-là Là, on le lit, mais comme hors contexte. Et si on revient avant, on peut revenir à 13 verset 1, en fait. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de, de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de, de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc, quand on dit « Ayez la foi », bien, la première étape, c'est la repentance. Ici, Jésus en parle dans la repentance. Donc, si vous, vous réfléchissez à la foi, que vous n'avez pas pris position pour Dieu, bien, la première démarche, le premier, la première réflexion à avoir, c'est sur celle de « Repentance ». avant d'être capable de porter du fruit, d'abord, il faut être repentant. Il faut reconnaître que Dieu est grandiose, glorieux, puis que nous, on a toujours tendance à le mettre de côté. Cette repentance-là, cette, repentance cette réalisation-là, est fondamentale. Puis là, bien ce qui se passe à Jérusalem, la situation à Jérusalem, ils ne sont pas repentants. Là. Ils ne reconnaissent pas ça. Ils ont Christ devant eux. Puis, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont mis Dieu de côté. À travers leur tradition, ils ont mis Dieu de côté. Mais ce n'est pas un piège que, que, que tous ont, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Dans Jean 15, Jésus enseigne « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.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 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Exactement la même chose que Jésus enseigne dans Marc. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, il y a un lien entre le fait de porter du fruit et de glorifier Dieu. Il y a un lien entre l'image du figuier qui sèche parce qu'il n'est pas attaché, À Christ comme Israël, à ce moment-là, Jérusalem n'est pas attachée à Christ et qui ne porte pas de fruits. Les autorités qui ont le, le pouvoir, qui ont une, une énorme influence à Jérusalem à ce moment-là, refusent Christ. Mais en fait, ça nous amène à réfléchir aussi à nos vies. Jésus enseigne cette, cette, cette notion-là, la foi sans aucun doute, la, ne pas douter la foi totale à ses disciples, Et puis, si on revient au fruit de l'esprit, donc, euh, euh, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, là, je, je suis dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la, béni la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que c'est possible d'être joyeux, paisible, patient, bon, bienveillant, fidèle, doux, tempéré, si on ne commence pas par pardonner? C'est pour ça que Jésus enseigne le pardon. La repentance, c'est le point de départ. Mais pour glorifier Dieu dans nos vies, si on tient quelque chose contre quelqu'un, on ne peut pas prier Dieu avec une totale confiance. Il y a un frein, il y a un obstacle, il y a quelque chose. Donc, c'est un peu ça le défi concret que je vous amène à, à réfléchir ce matin. Je ne suis pas dans vos cœurs, je ne sais pas si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un présentement, mais ici, ce que Jésus enseigne, c'est que c'est la chose à faire avant de prier, avant de demander quelque chose à Dieu. Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés, Il nous a envoyé Christ à la croix qui a pris toutes nos fautes, tous nos péchés, sur ses épaules, alors que lui, n'avait rien fait. Donc, euh, s'il y a des choses de ne pas pardonner, là, Jésus enseigne qu'il faut pardonner. Puis moi, je rajoute à ça la notion de, là, présentement, Jésus enseigne ça à ses disciples quelques jours avant d'aller à la croix. Donc, je rajoute à ça, « Empressez-vous ». Parce que le, le figuier il est séché d'un coup sec. Fait que là, c'est un peu comme les, les, les dix vierges. Hein? Euh, il n'y a pas d'huile dans la lampe. Il y a urgence. <coughs> deuxième illustration. Donc la première, c'est le figuier. La deuxième illustration, c'est le temple. Si on s'attarde un petit peu plus au deuxième bloc qui vient encore une fois étoffer ou étayer l'enseignement de, de Jésus à ses disciples. Euh, donc, Jésus entre dans le temple, il chasse ceux qui vendent, qui achètent, donc les commerçants. Ce n'est pas une place de commerce. Il renverse les tables des changeurs qui viennent supporter le commerce. Un changeur, ça change les monnaies des différents pays. Euh, « Renverse les sièges des vendeurs de pigeons. » Ils vendent des pigeons, j'imagine, pour les sacrifices. « Ne laisse personne, personne transporter des objets. » Ce n'est pas une place de... Ce n'est pas un « storing room »,« storage room ». Ce n'est pas un endroit pour transporter des biens. C'est un endroit pour trouver Dieu. « Et il enseigne, ma maison sera appelée une maison de prière. » C'est ça aussi qu'il enseigne à ses disciples. Hein. Si vous priez, faites-le comme ça. Une maison de prière pour toutes les nations. Donc, je suis allé voir, puis je, vous, je, vous, je, vous le, je vous le cite. Euh, en fait, ici, Jésus cite les Écritures, cite Ésaïe 56, 7 et 8. Je les amènerai, donc je vous le lis, Ésaïe 57, 56, 7 et 8. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. La foule est touchée par l'enseignement de Jésus, au même titre où la foule, guidée par l'Esprit, a acclamé l'entrée de son roi à Jérusalem. La foule est touchée par l'enseignement de Jésus. Certains d'entre eux vont reconnaître Jésus. Mais la foule, au sens général, va être plutôt influencée par les, le, leader, le leadership, l'establishment, je ne sais pas comment dire, les gens en place qui dirigent, donc les, les, les, les, les scribes, et les, les pharisiens, et les sacrificateurs, Eux, ne sont pas d'accord, veulent le faire périr, encore une fois. Pourtant, il vient d'être acclamé comme roi en, à l'entrée, mais là, c'est encore la même chose. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le temple, le temple est construit, c'est un immense édifice. Donc, construit, déjà là, c'est comme une bénédiction en soi. Le temple, est, euh, il y a le lieu saint, le lieu très saint, c'est sacré. C'est sacré, instauré par Dieu. C'est la présence de Dieu qui le rend sacré. Ce n'est pas les pierres. Le temple est à Jérusalem. Jérusalem qui ne leur appartenait pas au peuple d'Israël. Avant que Dieu les amène là, et leur donne des, des victoires militaires, exceptionnelles, extraordinaires. Donc tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais là, à ce moment-là, c'est comme si la nature humaine, le, les choses du quotidien ont pris le dessus. Puis Jésus les ramène, je reviens à mon point tout à l'heure, comme quoi il n'est pas fâché, mais il les ramène à ce que ça doit être. Tout simplement. Mais ce n'est pas pour rien en même temps qu'Israël, Jérusalem en est rendu là. Si on lit dans Romains 11, 11 à 25, C'est Paul ici qui... Euh, c'est une épître de Paul. Donc, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, la, la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils ne se convertiront tous Quand ils se convertiront tous, pardon. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, j'ai glorifié mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts, Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine, la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, on revient encore à l'image de la branche qui est retranchée, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, « hanté », c'est comme un greffé, oui, merci, c'est ça le, le, le mot qu'on connaît plus, mais c'est vraiment la même chose. Euh, hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc Les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, « Et hantés contrairement à, la nature, à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la, to la totalité des païens soit entrée. » Donc Ce qu'on qu assiste, ce serait possible de, de, de les juger. Hein? Ce serait comme tentant de juger Israël dans la situation. Mais tout ça a fait partie du plan glorieux de Dieu. Et ici, c'est ce, qu ce que la parole de Dieu explique. C'est que dans le fond, l'endurcissement d'Israël, qui est terrible parce que c'est en même temps un non-respect de tout ce que Dieu a accompli dans, dans la vie de ce peuple-là, Mais en fait, c'est l'occasion, et là, d'ailleurs, Jésus, il fait allusion quand il parle de la maison de prière pour toutes les nations, c'est l'occasion de, de permettre à l'ensemble des de non israël des non-Juifs, de ceux qui n'appartiennent pas au sang, de, de, de la descendance directe, euh, de toucher ou de, de pouvoir avoir accès à... Dieu. Donc, la vocation du temple, c'est cette communion-là avec Dieu, mais en même temps, l'endurcissement d'Israël, il ne pas, faut pas tomber dans le jugement parce que ça, tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Mais comme l'enseigne Paul, comme le dit Paul dans son texte, c'est aussi un enseignement vraiment important. Et c'est ce bout-là qu'il ne faut absolument pas oublier. Parce que si ça arrive à Israël pour permettre à tous les païens d'accéder à Dieu, Amen! Mais en même temps, ce qui arrive à Israël est un enseignement. Ça, c'est une image d'une un, médina ou d'un souk, hein, les marchés euh, au Maghreb. Celui-là, je pense que c'est Marrakech, si je ne me trompe pas. Mais... Je ne sais pas si vous êtes déjà allés dans un soupe, dans une médina, là, mais il y a du bruit, il y, y, a, y a plein de, de divertissements. C'est très difficile de se concentrer à quoi que ce soit. Il y a trop d'affaires. Trop de biens, trop de bruit, trop, trop, trop d'affaires. Ce n'est pas un peu ça, présentement, les médias, hein? le monde autour de nous? Combien il y a de citations de quelque chose que Trump a dit ou fait ces temps-ci, hey, on ne peut pas manquer une minute, à chaque minute, il y a quelque chose qui a dit qu'il a fait, je suis bien occupé, ça n'a pas de bon sens, mais c'est comme ça en fait, le monde actuel dans lequel on vit, cette effervescence-là, -là, c'est fou, c'est comme la surenchère d'informations, de bruits, de... ça n'arrête pas. Est-ce que c'est facile de se rappeler de l'infinie bonté de Dieu, de la gloire de Dieu dans, dans notre vie quand il y a tout ce bruit-là en permanence? Moi, c'est là que le temple m'amenait dans ma réflexion puis que je vous, je vous partage ce matin c'est que c'est facile de glisser puis d'oublier puis de tomber dans, dans cette effervescence-là, comme les changeurs, comme les vendeurs dans le temple. C'est facile, c'est un piège facile. Il faut lutter contre ce piège-là. Moi, ce que je vous encourage à faire par rapport à cette illustration-là, c'est de prendre le temps de méditer, de réfléchir à chaque instant toutes les bontés infinies de Dieu dans votre vie. Comme on... Comme, on, comme nous enseignent les, les, les Israëls qui, qui vont au temple, mais qui ne sont pas en train de méditer de « Wow! Hey, ce temple-là! Hey, Jérusalem! » Cette, cette, cette, cette vie-là qu'on a, la vie en tant que telle, juste la vie, est un miracle. Ce matin, quelqu'un me partageait, quelqu'un qui a passé proche, rasé proche, comme on dit au Québec, pas assez proche de que ce soit la fin. Mais la vie est un miracle. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est un miracle. On ne peut pas le prendre pour acquis. Donc, mon encouragement, c'est de vous dire, bien, n'oubliez pas, méditez ça. Et puis là, après ça, bien, ça met en lumière, encore une fois, ça nous amène à ce que Jésus enseigne à ses disciples, et c'est ça l'important, c'est que si on veut être capable de faire ce que Jésus enseigne dans Marc, j'ai comme envie d'y revenir, juste relire ce que Jésus enseigne, parce que c'est super important. Donc, Jésus commence et il dit, « Ayez foi en Dieu. » Premier point, boum, c'est clair. « Ayez foi en Dieu. » Après ça, il explique qu ce qu'il veut vraiment dire. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, cette montagne spirituelle dans, vos, dans votre vie, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi ôte de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Il continue. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Donc, croyez, ayez foi, sans aucun doute, que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. enlevez Tout ce qui est un encombrement à croire entièrement, pardonner, parce que Dieu vous a pardonné, Dieu nous a pardonné. Pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, c'est ça que Jésus enseigne à ses disciples. Et puis, si on revient aux montagnes dans vos vies, c'est de refaire le, le chemin. C'est-à-dire que méditer, tout ce que Dieu a fait d'extraordinaire dans votre vie, pardonnez si vous avez des choses à pardonner. Hein? Que faire le ménage, pardonnez ce qui peut vous amener à croire que Dieu peut tout accomplir. Et puis, si vous n'avez pas reconnu Jésus dans votre vie, bien, la, la première étape, je l'ai mentionné tout à l'heure, Mais ça commence par prendre conscience que vous mettez Dieu de côté. Ça commence par la repentance. Puis on va lire un petit passage, un petit psaume, un bout de psaume en conclusion, qui, euh, qui je trouvais, euh, saisit bien l'essence de tout ce qu'on a discuté ce matin. On va lire euh, le début de psaume 103. Pour pourrait lire au complet, là, mais on va se contenter des huit premiers versets. Non, j'ai dit huit, mais je ne suis, suis pas sûr. Juste... Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit huit. Quatorze. Un petit peu plus, là. Parce qu'au complet, il y en a 22. Mais non, mais on a le temps, hein? Psaume 103. Mon âme, donc c'est de David, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes iniquités, « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière. Je crois que ce psaume-là est une bonne conclusion, parce que ça, ça l'englobe pas mal tout ce dont on a parlé. Donc, euh, si Vous avez des choses à pardonner cette semaine, c'est le temps. Puis si on veut se rappeler tout ce que Dieu fait dans notre vie, si vous voulez vous rappeler tout ce que Dieu fait dans votre vie, il faut consacrer du temps à méditer ça. Donc je vous encourage à faire ça cette semaine. Que Dieu vous bénisse.